10 Hier, aujourd'hui, demain Hier, aujourd'hui, demain Hier, c'était samedi Hier, c'était samedi Hier, je suis allé au cinéma Hier, je suis allé au cinéma Le film était intéressant Le film était intéressant. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je reste à la maison. Je reste à la maison. Demain, c'est lundi. Demain, c'est lundi. Demain, je recommence à travailler. Demain, je recommence à travailler. Je travaille bureau je travaille au bureau qui est-ce qui est c'est -ce? pierre c'est pierre pierre est étudiant Pierre est étudiant qui est-ce qui est c'est -ce? martin c'est marthe Marthe est secrétaire Marthe est secrétaire Pierre et Marthe sont amis Pierre et Marthe sont amis pierre l'ami de Marthe. Pierre est l'ami de Marthe. Marthe est l'ami de Pierre. Marthe est l'ami de Pierre.